On va fumer du porc, on va manger du chute Plus t'en t'étonnes pas qu'on sous-traite la violence Et mes victimes t'expliqueront les dangers du filtre Cimetière de rappeurs, véritable insolence J'étale mon cosmos, les étoiles ils amènent Au sommet de l'empire, vive un de l'ombre et de vignes qui ramènent On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé mais jamais soi-même Verse un peu de sang pour rougir le bouton Hashtag loup garou sous la peau de mouton Quoi Industriado de, de Pégase Pour charmer les sorciers, boire le sang des vampires Pardonnez les au but du au de main-tour tour. Le contact à l'antimatière Ramène pas les condés dans le four Frère on va piquer sa mère Cartel de Cali, quelle boulette de shit on t'emporte à Gironne Y'a qu'un seul pas pour toute l'Italie Aux 33 du rite écosse et maglérone donné chez moi même pour du cédant panneau égorge un agneau me jure la secousse un cercle un nano pour les gouverner tous j'ai lu mon avenir dans un litron de rebut en famille conseille en famille complaine choisi autre chose qui ne se rencontre pas je suis un cabile je fais des montagnes quel yeah. rafale d'encamis son boîte de cabile les abisse pas copain patat dans battons sans accessoire à route cap tombe sur malheur et ça l'histoire coup de pompe je vis sans coloris, des amis trolant transac druguer remix ferl gue une baguette magique un pareil volant glxrx yes, 1000 j'allume ma sous la lune le couche les impacts au le bonne manufacture go, go, go je suis général motoriste où t'as le prince de vient l'ennemi du roi je vais m'asseoir mais têtes déconnées j'ai le goût du pouvoir du huitième et tu croyais m'avoir mais je suis désolé mon petit loup mon petit loup reste pas là ça devient chelou mon petit loup mon petit loup éloigne toi allo gao mon petit loup mon petit loup reste pas là ça devient chelou Je vais te briser le cou Parce que la vie m'a mis des coups que j'arrête pas de bien prendre la tête Avec des gens qui pensent me connaître Comme mes parents, ouais, j'suis parroi J'manifeste peu d'amour J'ai toujours pas trouvé les mots C'est voilà oui ou warano du moyen quoi après la mort? C'est la fué gole d'Inelo C'est le uno mon humelo Pour Adam Adiolo, pour le on a commencé, ça sous l'eau, sous l'eau, sous le, dans le zoo Évitez la danse, ne vient mettez la zone Si ça gratte à la maison Ça devient très, très grave De démons se branlent Quand les hommes s'égarrent Restons sur Je pense pas qu'on soit dans un sketch de garde, tu te t'appelles Agata. Laisse-moi te dire que les câlins ça me gave, les hommes même voir que les jambes me s'écartent et que tout se gave comme ma casse se OK, dis-moi qu'est-ce que tu veux À défaut de te dire on verra qu'est-ce tu vaux, un peu d'oseille pour éprouver ta gueule, dégager le passage voir la Gustavo. On va pas se mytho dire que tout est beau je dirais qu'il si tu vis tes poches tu as les manques de peau tu t'appelles Saco et là, forcément c'est la Je n'ai jamais mis du talon, je veux de te casser les falons je verras comment c'est marrant, je suis comme un étal on Le baron d'Aaron, des darons, est-ce que tu me suis Viens, on parle, sur WhatsApp, je suis sûr, écoute, mieux vaut chuchoter Le manager a anticipé que la petite garce allait se réjoter Eh hey, oh, c'est moi, celui que la SACEM ne peut plus payer français française, j'arrive en paix, 190 cas sur le poignet T'es venu au monde avant la honte, je te donne l'heure, tu veux prendre la montre Les Viner deviennent des chanteurs, on va pas chaîner comme 32 piges, t'es pas épaud, tu as peur de prendre une parigo, deux gosses plus tard tout à coup elle t'a prends une prostituée pizza pinot ils veulent me piller, piller, voir me déshabiller, me scier, carré, pas que les billets de la NBA, poser chez moi, me coûter chminer, comme quoi faut me filier, tu est pas du tout, c'est bon putain de métier, biller, reculer, vous recroqueviller sur vous car vous n'êtes même pas convillés, je ne sais donc qui demande aux gens, billier, je suis sa trop pantillier, puis ferme ta gueule pendant que tu tu marches mon putain de pantillier, tu penses pouvoir t'en tirer, je vais t'en tirer ton tête de tartener, en t'arpérer, 93, 12 et son tarterait. Mon petit loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chez nous. Mon petit loup, mon petit loup, éloigne-toi et alloue-toi. loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chez